Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alors il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Il versa ensuite de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?»« Pierre, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. »« Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. »« Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. »« Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Certains d'entre vous sont purs, mais vous ne l'êtes pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?« Vous m'appelez Maître et Seigneur, « et vous dites bien car je le suis. « Si donc je vous ai lavé les pieds, « moi, le Seigneur et le Maître, « vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, « car je vous ai donné un exemple « afin que vous fassiez comme je vous ai fait. « En vérité, en vérité, je vous le dis, « le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur « ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, « Pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous dont je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. » « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce »« C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariot. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Il faisait nuit et Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Lorsque Judas fut sorti, Jésus s'adressa à ses disciples. « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Aussi, je vous le dis maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres Car si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu »« Maintenant, tu ne peux pas me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. »« Tu donneras ta vie pour moi En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. »